Euh, juste pour ajouter ce que Gilles vient de dire, c'est vrai ce qu'il a dit, mais il y a aussi un autre but dans, dans, dans tout ce qui va se passer dans, dans Exode, particulièrement cette partie-là. C'est aussi de faire connaître son nom aux nations, que les nations le craignent. Et, euh, et on parle des displays d'Égypte, mais en fait, il faut parler de, des displays, c'est des plaies pour ceux qui les subissent, mais pour ceux qui les regardent, puis nous qui, qui, qui, qui lisons sur ce qui s'est passé, Euh, J'aime bien le mot euh, « prodige » ou « miracle », c'est vraiment ça que Dieu est en train de faire, pour montrer sa gloire à toutes les nations. Et la réalité de ça, c'est que euh, quand ils vont se présenter aux portes de Jéricho, les gens de Jéricho, et comme tous les gens de Canaan, ont peur de voir arriver Israël parce qu'ils savent ce qui s'est passé 40 ans avant. Ils savent ce qui s'est passé, puis ils ont peur. Donc, c'est à ça que ça sert aussi. C'est vrai que c'est pour libérer son peuple, mais Dieu s'est choisi un peuple pour faire connaître son nom à toutes les nations. Fait que là, le chapitre 10, on va prendre une petite euh, approche un peu différente. Vois, je vais quand même le lire, là. Mais euh, mettons que depuis qu'on est dans le chapitre 7, que les plaies d'Égypte, là, on en, a, on en a parlé, puis même euh, Samuel, la semaine passée, il euh, m'a comme euh, brûlé mon punch un peu là, avec, euh, avec les autres <rire> Mais dans le fond, c'est une bénédiction parce que ça nous donne la liberté d'élargir un peu l'affaire. La, la, euh, donc, vous voyez ici, là, le, le titre qu'il y a là, c'est juste pour nous aider à, à nous concentrer sur, dans le fond, qu'est-ce qui se passe avec l'Égypte et qu'est-ce qui se passe avec Pharaon. Puis, ils ont presque posé la question, euh, peut-être par, parmi nous, « Si quelqu'un n'est pas un enfant de Dieu, Qu'est-ce qui se passe avec moi par rapport à prendre position pour Christ? Puis, si je suis un enfant de Dieu, est-ce que le Seigneur me tiraille par rapport à quelque chose? Puis, qu'est-ce que je fais par rapport à la chose avec laquelle il me tiraille? Ça va? OK, alors, euh, on va lire le, le chapitre, Exode, chapitre 10, avant de s'aventurer sur le terrain pour savoir de, de quoi on parle. Bon, là, si je parle trop vite, faites-moi signe. Ça. ça va? Chapitre 10 de Exode. L'Éternel dit à Moïse, je ne vais pas le lire au complet en passant, je vais arrêter au, au verset 20, parce que euh, jusqu'à 20, on va parler des sauterelles, à partir de 21, on parle des ténèbres, puis après ça, chapitre 11, on va parler des, des premiers nids, ouais, des ok? Et pour moi, ça allait ensemble, puis vu que c'est moi qui prêche dimanche prochain, à moins que Dieu change les plans, mais, ou Christian, là ou là, euh, Je vais, faire les, je vais finir le chapitre 10 la semaine prochaine en même temps que 11. En passant à 11, il y a juste 10 versets, fait que c'est quand même pas si long. Là, donc, j'y vais. L'Éternel dit à Moïse, « Va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. C'est aussi pour que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils comment j'ai traité les Égyptiens et quels signes j'ai fait éclater au milieu d'eux et vous saurez que je suis l'Éternel. » Moïse et Aaron allèrent vers Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, « Jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi? Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de laisser aller mon peuple, voici je ferai venir demain des sauterelles dans toute l'étendue de ton pays. Elles couvriront la surface de la terre et l'on ne pourra plus, la, plus voir la terre. » Elles dévoreront le reste de ce qui est échappé, ce que vous a laissé la grêle. Elles dévoreront tous les arbres qui croisent dans vos champs, elles rempliront tes maisons, les maisons de tous tes serviteurs, et les maisons de tous les Égyptiens. Tes pères et les pères de tes pères n'auront rien vu de pareil depuis qu'il existe sur la terre jusqu'à ce jour, depuis qu'ils existent sur la terre jusqu'à ce, jusqu ce jour. Moïse se retira et sortit de chez Pharaon. Les serviteurs de Pharaon lui dirent Jusqu'à quand cet homme sera-t-il pour nous un piège? Laisse aller ces gens et qu'ils servent l'Éternel leur Dieu. Ne vois-tu pas encore que l'Égypte périt On fit revenir Pharaon, Moïse. On fit revenir vers Pharaon, c'est ça, c'est ça, ça accrochait, là, je savais que c'était quelque chose qui n'allait pas. On fit revenir vers Pharaon, Moïse et Aaron. Allez, leur dit-il, servez l'Éternel votre Dieu. Qui sont ceux qui iront Là, il faudrait mettre des petites pauses, hein, parce que Pharaon, il réfléchit en même temps qu'il parle. En fait, il parle, puis il réfléchit, puis là, il parle, puis il réfléchit encore. Alors, on recommence. « Allez, leur dit-il, servez l'Éternel, votre Dieu. Euh, qui sont ceux qui iront? » Moïse répondit, « Nous irons avec nos enfants et nos vieillards, nos fils et nos filles, avec nos brebis et nos bœufs, car c'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. » Le leur dit, « Que l'Éternel soit avec vous, tout comme je vais vous laisser aller, vous et vos enfants. » Prenez garde, car le malheur est devant vous. Euh, non, non. Allez-vous, les hommes, et servez l'Éternel, car c'est là ce que vous avez demandé. Et on les chassa de la présence de Pharaon. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur le pays d'Égypte, et que les sauterelles montent sur le pays d'Égypte, qu'elles dévorent toute l'herbe de la terre, tout ce que la Grèce a laissé. Moïse étendit sa verge sur le pays d'Égypte, et l'Éternel fit souffler un vent d'orient sur le pays toute cette journée et toute la nuit. Quand ce fut le matin, le vent d'Orient avait apporté les sauterelles. Les sauterelles montèrent sur le pays d'Égypte et se posèrent dans toute l'étendue de l'Égypte. Elles étaient en si grande quantité qu'il n'y avait jamais eu et qu'il n'y aura jamais rien de semblable. Elles couvrirent la surface de toute la terre et la terre fut dans l'obscurité. Elles dévorèrent toute l'herbe de la terre et tout le fruit des arbres et tout ce que la grêle avait laissé. Et il ne resta aucune verdure aux arbres ni à l'herbe des champs dans tout le pays d'Égypte. Aussitôt, Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, j'ai péché contre l'Éternel, votre Dieu, et contre vous. Mais pardonne mon péché pour cette fois seulement et priez l'Éternel, votre Dieu, afin qu'il éloigne de moi encore cette plaie mortelle. Moïse sortit de chez Pharaon et il pria l'Éternel. L'Éternel fit souffler un vent d'Occident très fort qui emporta les sauterelles et les presta dans la mer rouge. Il ne resta pas une sauterelle dans toute l'étendue de l'Égypte. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon ne laissa point aller les enfants d'Israël. Alors, le sujet ce matin, ça va graviter beaucoup plus autour de Pharaon et des Égyptiens que, que, que de la plaie. On va quand même passer au travers de, de ça, mais... Euh, C'est vraiment l'attitude de Pharaon, ce que Dieu fait avec Pharaon, avec les serviteurs de Pharaon, avec tout le peuple d'Égypte. Et en même temps, si on se rappelle dans 1 Corinthiens 10, tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament est là pour nous enseigner à nous, nous servir de leçon, nous servir d'exemple à nous. Fait que, comme le peuple égyptien peut se comporter face à Dieu, ainsi, jusqu'à certains points, va se comporter le peuple d'Israël dans le désert pendant, pendant un certain nombre d'années. Parce que quand ils sortent du désert, ils sont comme un seul homme. Mais au début, ils sont loin d'être soumis à l'éternel. Comme on peut voir, on pourrait voir, on peut lire dans les Écritures que ça se passe un peu dans l'Église aussi. Alors, ça peut nous servir de leçon. Et, et comme ça se passe dans chacune de nos vies personnelles. Si toi, tu marches avec le Seigneur, ceux qui sont autour de toi ne marchent pas nécessairement avec le Seigneur. Et peut-être que tu essaies d'annoncer l'Évangile à certaines personnes et qui résistent et... Euh, C'est intéressant de voir ici, euh, dans le texte, comment, comment les choses se passent. Bon. Donc, on a lu Exode. Dans Hébreu, il est dit, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Hébreu 4. Ici, le pharaon entend la voix de Dieu. Il l'entend par la bouche de Moïse. Parce que Dieu a dit à Moïse, « Tu vas être pour Pharaon comme Dieu, puis ton Aaron, ton frère, va être comme ton prophète. » Quand Moïse parle, il parle toujours au nom de l'Éternel. Pharaon fait quoi avec ce qu'il entend? C'est très important qu'on comprenne ça. Mais pour nous ce matin, le point est de faire le contraire de Pharaon. Si vous entendez, si Dieu vous parle dans un sujet précis, humiliez-vous devant Dieu, reconnaissez ce qu'il est en train de vous dire, puis agissez en conséquence. Alors, je vais juste reculer un petit peu dans Genèse. C'est intéressant l'attitude des rois dans Genèse. Dans Genèse, Abraham, Isaac, euh, Joseph sont, sont confrontés à des pharaons ou à des rois. Je vais vous les lire un par un. Mais c'est intéressant l'attitude des rois quand ils voient Abraham, Isaac, Jacob, euh, Joseph. Comment ils réagissent? Dans Genèse 12, on n'ira ira pas tout lire là. Mais Abraham va aller en Égypte parce qu'il y a une famine en Canaan. Mais Dieu n'a pas dit d'aller en Égypte. Mais il va en Égypte, puis là, il ment par, par rapport à sa femme. Bien, il ne ment, il ment pas, là, mais, mais il ne dit pas la vérité. Hein? Euh, hypocrisie, mensonge, dissimulation, c'est la même affaire. C'est la même affaire. Ici, c'est dissimulation. Il ne dit pas que Sarah est sa femme. Il, il, il dit que c'est sa soeur. Isaac va faire la même affaire, en passant. Fait que, euh, problème avec... Euh, la situation en Égypte. Et Pharaon, Dieu lui parle pendant la nuit, et, et Dieu dit à Pharaon, là, ce n'est pas bien ce qu'il est en train de faire, d'ailleurs, Dieu a pénalisé euh, l'Égypte pour protéger Sarah. Et, euh, bon, ben là, Pharaon va réagir. Et parce qu'il craint Dieu, il retourne Sarah à Abraham, à l'époque c'était Abraham, il retourne Sarah à son mari, puis en plus, il part avec des bénédictions. Quand il quitte l'Égypte, là, il a reçu des chameaux, tout d'affaires. Genèse 20. Là, c'est Abraham, maintenant. Là, Dieu a changé son nom. Et là, Abraham va être confronté avec Abimelech, roi de Gérard. Là, on est en Canaan. Et une situation semblable va, va se passer. Puis Abimelech, à un moment donné, il va réaliser que hey, Sarah, euh, c'est la femme. En fait, Dieu lui fait réaliser. Mais, mais Abimelech, il dit, écoute, j'ai pas fait ça avec un mauvais cœur. J'ai fait ça avec un cœur sincère. Je pensais vraiment qu'elle était libre. Puis là, Dieu dit, oui, je le sais, c'est à cause de ça que je te punis pas. Mais retourne Sarah à Abimelech. Puis, à Abraham, et Abimelech va le faire. Euh, plus tard, dans le chapitre 21, il y a un petit conflit entre les, les Juifs et les, les résidents de, le peuple d'Abimelech, on va dire. Et euh, dans la résolution du problème, Abimelech va dire à Abraham, « Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Dieu n'est pas le Dieu des Canadiens, mais les Canadiens, confrontés à ce qu'ils voient, Et, et c'est une période de sécheresse, et euh, Abraham, là, est, tout, tout est béni, ses troupeaux se multiplient, il n'y en a pas de problème. Il creuse un trou quelque part, il y a de l'eau, n'importe où. Mais là, ils vont chicaner avec lui, ils volent ses trous, c'est là, là la, la, la chicane qui va se passer. Mais ils sont capables de reconnaître que Dieu est avec Abraham. plus tard Isaac, on oh, ne sait pas si c'est le même Abimelech, j'en doute fortement, ça doit être... Abimelech est peut-être un titre versus un nom, ou c'est Abimelech 1 puis Abimelech 2, mais... Euh, Abimelech, euh, vis-à-vis d'Isaac, ça va être la même chose. Il va se passer la même situation. Euh, les gens d'Abimelech sont en train de regarder Rebecca, qui est très, très, très belle, puis ils sont en train d'organiser quelque chose pour l'amener à, à Abimelech ou à quelqu'un du peuple. Et là, Abimelech lui-même voit que la relation qu'il y a entre Isaac et Rebecca, c'est pas, pas banal. Là. Il reconnaît que c'est sa femme. Et il va le chicaner lui aussi parce que c'est pas honnête. Ça okay? fait que il chicane, puis il le renvoie. Okay. Et là, il va dire au verset 28, « Nous voyons que l'Éternel est avec toi. » Au verset 29, « Tu es maintenant béni de l'Éternel. » Ils sont capables de voir ça. Quand Joseph, euh, esclave en Égypte, prisonnier pour avoir euh, fait une, euh, théoriquement une abomination dans les prisons de Pharaon, Pharaon va l'appeler la, à la recommandation de, de, de quelqu'un. Et Joseph va se présenter dans la, dans la présence de Pharaon, et Joseph, Pharaon va raconter son rêve, puis là Joseph il va dire que c'est Dieu qui révèle les rêves, c'est personne d'autre que Dieu. Et là, il va donner l'interprétation. Et Pharaon reconnaît en lui l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? C'est un juif, c'est un hébreu, c'est un esclave, il n'y a rien à faire, là. Les, les, les Égyptiens n'aiment pas les, les éleveurs de, de batailles, etc. Bon, il et, n'y a rien là, pour plaire. Mais Pharaon reconnaît en lui l'Esprit de Dieu, puis il va l'établir sur toute l'Égypte. Ce Pharaon-là, c'est le début de l'Exode. Mais là, ce Pharaon-là va mourir. Il va se passer quelques, quelques siècles. Et on se ramasse dans l'Exode. Ici, Dieu a disposé le cœur de chaque roi en faveur d'Israël. Dieu fait ce qu'il veut. Dans l'Exode... Le pharaon qui nous concerne, au chapitre 5, verset 2. Qui est l'éternel pour que j'obéisse à sa voix? Il ne le connaît pas. C'est honnête. C'est un nouveau pharaon. Peut-être une nouvelle dynastie. On ne sait pas. Il n'est pas au courant. Il ne connaît pas Joseph. Il n'a peut-être pas entendu parler de Joseph. Je ne sais pas quoi. Tout ce qu'il sait, le constat, c'est que le peuple d'Israël, il est nombreux. Ils sont plus nombreux, les Israels, que le reste du peuple. Et ils sont puissants. Ça, ça ils voient ça. Et là, quand Moïse vient, il dit, « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix? Je ne connais point l'Éternel, puis je ne vais pas faire ce qu'il dit, ce que vous dites qu'il dit. » Au chapitre 8, verset 4, <coughs> changement d'attitude un petit peu, après quelques plaies, Pharaon appelle Moïse et Aaron, puis il dit, « Priez l'Éternel. » Ah, intéressant. Bon, je ne le connais pas, je n'ai pas envie de le connaître, je n'ai pas envie de faire ce qu'il dit, mais je n'aime pas ce qu'il me fait. OK? Fait que pourriez-vous... Ça vous est déjà arrivé, ça, des gens à qui vous parlez de Dieu, vous parlez de Jésus, hein, ils ne veulent rien savoir, mais quand ça va mal dans leur vie, ils viennent vous voir en disant, « Pourrais-tu prier pour moi? »« Qui, okay, tu veux, je prie qui? »« Parce que celui dont je te parle, ne <rire> t'intéresse pas. »« En fait, pourquoi tu ne le pries pas toi-même? » Maintenant, ils ne sentent pas à la hauteur, et, mais ils ne le connaissent pas, c'est un étranger, Fait que là, ils te demandent de prier pour eux. C'est ça qu'il fait ici, Pharaon, il dit, « Priez l'Éternel. » Un petit peu plus tard, les magiciens viennent dire à Pharaon, Euh, écoute, là, c'est le doigt de Dieu, ça, là. Hé, hey, les magiciens, là, d'où vient leur pouvoir? Des démons. Quand, quand Jésus s'avance euh, dans son ministère, puis il marche, puis il rencontre des gens possédés de démons, qu'est-ce qu'ils disent, les démons? Hey, qu'est-ce qu que tu veux me faire, toi, fils de Dieu? Et Jésus leur dit de se taire. OK, il l'appelle le fils de Dieu. Ils savent que c'est le fils de Dieu, mais ils n'en ont rien à faire. Les démons savent que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ils savent que Dieu existe et ils tremblent devant lui. Okay? Mais ils ne sont pas intéressés à... Les magiciens ici, là, ils sont les, les serviteurs du diable. Mais là, ils sont obligés de reconnaître qu'eux, ils n'ont pas la puissance pour s'opposer à ce que le Dieu de Moïse et, et Aaron est en train de faire. Alors, on a dit ça, c'est le droit de Dieu. Euh, au verset 18 chapitre 8, Dieu, il dit pourquoi il fait. « Afin que tu saches... » Là, il parle à Pharaon. « Afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays, j'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. » Je te dis, Pharaon, ce que je suis en train de faire. Pourquoi je te dis ça? Bien, j'aimerais ça... Euh, en fait, je t'invite à reconnaître que je suis Dieu. Je ne te demande pas la permission. Là. Je suis en train de te dire que je suis ici et je fais ce que je veux. Mais je suis gentil. Je t'en informe. À chaque fois, que je viens te voir. Je te dis ce que je veux. Tu ne veux pas le faire. Voici la réprimande. Mais tu vas le faire. OK? Pharaon, au verset 24, va dire, allez pour offrir à l'Éternel votre Dieu. Priez pour moi. Intéressant, là? Ce n'est pas prier l'Éternel, prier pour moi. Ben, mais prier pour toi, ça ne va pas bien en Égypte. Là. OK? Chapitre 9. « Car cette fois, je vais envoyer toutes mes plaies contre ton cœur, contre tes serviteurs et contre ton père. » À partir de là, les plaies, c'est contre son cœur, contre ses serviteurs, parce que c'est ses conseillers. Vous regarderez, là, son, on s'en recommencé à tout le texte, le pharaon consulte ses serviteurs. Écoute les serviteurs, il n'y a pas le choix, hein, parce que s'il veut rester pharaon, il faut quelque part qu'il euh, soit entouré de gens qui ont confiance en lui. « Afin que tu saches que nul n'est semblable à moi sur toute la terre. » En fait, pas juste toi, Pharaon. Toutes les nations de la terre vont craindre Israël quand Israël va se déplacer. Au Verset 27, il dit, le Pharaon, là, il dit, « Cette fois, j'ai péché, c'est l'Éternel qui, qui est le juste, et moi et mon peuple, nous sommes les coupables. <coughs> » Il reconnaît ça. Est-ce qu'un reconnaît, ça veut dire que j'ai changé de cœur, Non. Il n'a pas changé de cœur. Priez l'Éternel pour qu'il y ait plus de blablabla. Bla bla. Et à la fin, Moïse va dire à Pharaon, « Mais je sais que toi et tes serviteurs, vous ne craindrez pas encore l'Éternel Dieu. » C'est parce qu'après, après, c'est les autres ailes, après c'est les ténèbres, après c'est les, les premiers nés qui sont morts. Mais après, là, chapitre 14, c'est la traversée de la mer Rouge. Celle-là, là, là est mortel. Mortel, mortel, mortel. Pour Pharaon, je parle. Ça fait qu'il y a un jour de jugement pour, pour chacun. Mais ça, c'est où est-ce qu'on était euh, au chapitre 9? Malgré tout ça, Pharaon en, continue de pécher, puis endurcit son cœur, lui et ses serviteurs. Mais c'est Dieu, contrairement à Genèse, où Dieu incline le cœur des rois en faveur d'Israël. Ici, Dieu endurcit le cœur de Pharaon et de ses serviteurs contre Israël, mais à dessein. Dieu n'est pas sans, en, sans, sans savoir ce qui va se passer. Tout ça, il y a un but. Et Job, rappelez-vous de Job. Pourquoi les malheurs tombent sur Job? Qu'est-ce que Job a fait? Qu'est-ce qu'il va argumenter pendant 36 chapitres à peu près, là? Qu'est-ce qu'il va argumenter? Mais ce n'est pas Job. C'est un combat spirituel entre Dieu et, Dieu et Satan. Puis le champ de bataille, c'est Job. Ici, il y a un combat spirituel aussi, entre, entre Dieu et Satan. Mais le champ de bataille, là, c'est Israël en Égypte. Parce que tout ça, ce n'est pas juste pour Israël. C'est pour que nous, aujourd'hui, on comprenne que Dieu est souverain, puis que Dieu a un plan. Puis son plan, il nous l'a dit. Comme il a dit à Pharaon son plan, il nous a dit à nous, c'est quoi son plan? Son plan, c'est Jésus-Christ. C'est révélé graduellement, là, mais son plan, c'est Jésus-Christ. Puis il n'y a pas de, il y a pas de passé à côté de ça. Et bien que Dieu est bon, miséricordieux, patient, parce que quand même, il est gentil avec Pharaon, là, il dit tout. Il dit, voici ce que je vais faire. Il a dur hein? Mais Dieu lui dit pareil. Moïse, là, c'est-tu Moïse qui est responsable de convaincre Pharaon? C'est-tu vous qui es responsable de convaincre les gens autour de vous? Non. « Si tu es aux parents de convaincre les enfants, non, c'est quoi le rôle? Enseigner la vérité. Il faut qu'ils entendent la vérité. Le reste, ça se passe entre Dieu et chacun. Ben, faut il faut qu'ils l'entendent, il faut qu'ils la voient. Si le peuple d'Israël ne sort pas le jour où Dieu dit de sortir, là, parce qu'il se rebelle, il y a quelque chose qui n'ira pas, ils vont sortir pareil, là, mais, de manière ou d'une autre, mais, mais c'est quand même ça. » OK. Alors, bon, je sais que c'est un gros tableau. Puis que vous ne voyez pas grand-chose. Mais. Ah, attends, il y avait un petit truc donc déjà, c'est quoi? Ouais. C'est-tu ça? Euh, zoom avant. Oh, c'est ça. Voilà, là, vous le voyez, hein? On a rendu euh, la huitième plaie. Moi, c'est le 9e prodige parce qu'avant, dans les plaies, il n'est pas compté, c'est le, le, le serpent, là. Hein, Moïse est les magiciens et ce qu'on qu devrait mettre la douzième c'est vraiment la traversée de la mer Rouge méga parce que ça complète l'histoire okay, donc là aujourd'hui on est dans celui-là les sauterelles, là, le dieu c'est Serapis c'est un dieu de guérison euh, et puis ça se fait ça recommence, là c'est Moïse qui va prendre son bâton puis là c'est des plaies naturelles ça s'attaque aux cultures la grêle a presque tout détruit La grêle, juste avant, a presque tout détruit. Les sauterelles finissent la job. Il n'y a plus de poissons dans le Nil. Okay? Euh, il y a eu des plaies, les poux, euh, les mouches. Ça ça, ça, ça va disparaître. Même les sauterelles, là, ils ne vont pas s'envoyer dans le Nil parce que le Nil est en Égypte. Ils vont les envoyer dans la mer Rouge. Okay? Parce que la mer Rouge, c'est à la limite de, du, du territoire. fait que... Euh, Il ne reste plus rien, il ne reste plus rien, il ne reste plus rien. Prochaine plaie, là, ça va être les ténèbres, OK? Ça fait que, ça va être les ténèbres. Là, on change de domaine. Mais comprenez qu'en Égypte, là, ça va vraiment mal. Quand, quand Pharaon dit « Enlevez-moi cette plaie-là, là. là. » Pourquoi? Parce que, premièrement, il fait noir. Il y a tellement de sauterelles qu'on ne voit plus rien. Puis ils sont en train de tout manger. Quand les sauterelles vont finir leur job, il n'y a plus rien. T'imagines ton économie, là? Tu plus rien. Il y a du bétail de mort. Hein? La grêle a tué du bétail. Pas tout le bétail, parce qu'il y en a eu qui ont été sages de rentrer leur bétail à l'intérieur, mais il y en a qui l'ont laissé dehors. Tout le bétail qui était dehors est mort. Toutes les cultures sont maintenant détruites, parce que la grêle avait protégé certaines cultures. Je ne sais pas si vous vous rappelez, là, il y avait des, des, des, des plants qui n'avaient pas encore donné leurs fruits. Mais là, là, il ne reste plus rien. Plus rien, plus rien. Ça, ça va prendre combien de temps avant que ça repousse et la prochaine vague. OK. Ça m'amène à l'attitude de Pharaon. Pharaon a tous les signaux. Pharaon est confronté à un Dieu auquel il ne peut résister. Mais il résiste pareil. Il faut se poser la question, Nous autres, on résiste dans certains domaines de notre vie. Est-ce qu'on est qu fait ce que Dieu dit? Quand Dieu va demander à Israël, dans le prochain chapitre, de, de, de se préparer pour euh, Non, chapitre 12, quand il va préparer la, la, la fête de l'agneau, le mouton, il va leur donner des ordres bien stricts. Et ils vont le faire, parce qu'ils sont témoins, eux, de ce qui s'est passé. Ils ont leur histoire. Okay? Ils sont témoins de ça. Ils vont le faire, mais pas longtemps après. après la, déjà, la, la mer Rouge, là, avant de traverser la mer Rouge, ils commencent à chialer. Puis de l'autre bord, ils vont chialer encore. Okay? Mais ici, c'est Pharaon. Pharaon a toute l'information. Et je répète, ce n'est pas le rôle de Moïse et de Aaron de les convaincre. Le rôle de Moïse et de Aaron, c'est de dire exactement ce que Dieu a dit à Moïse, de dire à Pharaon. Moïse, il dit à Pharaon ce que Dieu a dit, puis après ça, il s'en va. Pharaon, c'est lui qui a le choix de faire ce qu'il a à faire. Si on regarde juste le monde dans lequel on vit aujourd'hui, je sais que ça fait longtemps qu'on attend le prochain Seigneur Jésus, il y a la plupart des gens euh, n'y croient plus qu'il va revenir un jour. Mais si vous prenez le temps de regarder les nouvelles, si vous prenez le temps de regarder ce qui se passe dans le monde, bien actuellement, c'est quand même intéressant. Des famines, des sécheresses, des inondations. La moitié de l'Afrique, c'est en train de se révolter contre l'Occident pour s'associer avec euh, les, la Russie et la Chine et les pays amis de la Russie et la Chine, sont en train de mettre dehors l'Occident sur la base des valeurs de l'Occident. Tu veux-tu l'entendre plus clair que ça? Mais non, l'Occident se refuse à entendre et est convaincu qu'il a raison. Bon, je suis pas en train de donner raison à personne de se rebeller contre personne. Je suis juste en train de dire, nous, enfants de Dieu, quand on regarde Matthieu 24, là, avec les signes, Daniel, euh, peu importe les prophètes, quand on regarde, là, c'est peut-être pas encore maintenant, peut-être ça va être dans 300 ans. Mais misère, si vous regardez, là, jamais, globalement, on n'a été dans la situation dans laquelle on se trouve. Et il y a plein de signes qui sont donnés à l'humanité pour se réaligner, Mais Dieu a endurci le cœur des rois. C'est ça qu'il a dit qu'il va se passer à la fin des temps. Ça va être l'apostasie sur la terre. C'est quoi ça, l'apostasie? C'est des cœurs endurcis qui ne veulent pas rien savoir de Dieu. Et c'est ça qu'on vit. Puis même dans l'Église, je ne parle pas nécessairement spécifiquement ici, mais même dans l'Église générale, boy, on en a laissé rentrer des valeurs du monde, puis on, on s'argumente avec des affaires qui ont zéro rapport avec Jésus. On va se diviser là-dessus. Alors que l'Évangile est tellement simple. Fait que là, nous, là, on a un mandat, c'est celui-là de rester fidèle aux Écritures. Mais veiller ne veut pas dire, pas, pas, de, pas de méchanceté dans l'image ici, là, mais veiller ne veut pas dire regarder la TV et lire les journaux. Veiller veut dire veiller sur nous-mêmes. À quoi on s'associe? À quoi on agrée? Qu'est-ce qu'on tolère dans nos vies? Qu'est-ce qui, qu qui a besoin d'être remis en ordre, puis de le remettre en ordre? Tu sais, les, les dix vierges, là, euh, la parabole des dix vierges, les dix vierges vont s'endormir à la fin. C'est terrible, L'Église, là, s'endort. Israël s'est endormi. Ils ont été déportés. Ouais, on a vu ça, hein? Ils sont déportés complètement, là, à Babylone. Puis quand ils vont revenir de Babylone, jamais ils, vont, ils ont à ce jour, repris le territoire qu'ils avaient avant la déportation du Nord par la Syrie. Puis même, même la Judée d'aujourd'hui n'est pas la Judée de Judas, du temps de Judas. OK? Fait qu'il y a quelque chose qui se passe. Est-ce qu'on est, qu est conscient de ça? Juste avant celui-là. Acte... Acte 4. Euh, 13. Bon, non. Je, OK, je vais commencer à... 10. Acte 4, 10. « Sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié. » Si on est dans le Nouveau Testament, hein? acte. Okay. Jésus est venu, il a fait des miracles, il a marché, il a été crucifié. Il est mort, il a ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu. Tout ce qu'on lit dans l'Ancien Testament pointe vers Jésus-Christ. Tout ce qu'on lit dans l'Ancien Testament nous sert à nous, le corps de Christ. » Pour comprendre comment Dieu veut qu'on marche. « Sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. » Il parle de quelqu'un. « Jésus est la pierre rejetée que par vous qui bâtissez. » et qui est devenue la principale de l'an. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le, soleil, sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lesquels nous devions être sauvés. Quel nom? Jésus-Christ. Ce n'est pas compliqué, le message. Il n'y a qu'un chemin qui mène au salut, c'est par Jésus. Matthieu 12 dit, Jésus qui parle, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » Tu ne peux pas être neutre. L'Apocalypse, j'ai oublié quel passage, qui dit que « Soyez chaud, soyez froid, là, mais les, les, les, les, les tièdes, je vais les vomir de ma bouche. Okay? » Tu ne peux pas être assis entre les deux. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Soit tu es avec Christ, et ça paraît, soit tu es contre Christ. Tu ne peux pas être entre les deux. C'est pourquoi je vous dis... « Tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'esprit ne sera point pardonné. » Et là, il va élaborer le sujet, mais au verset 37, en jaune en bas, « Car par, par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. » Est-ce que par tes paroles, tu confesses, tu as confessé, tu confesses encore le nom de Jésus-Christ, ou est-ce que par tes paroles, tu maudis le Seigneur, en l'ignorant, en faisant que ce que tu veux. Et si je retourne à Pharaon, là, Pharaon, écoute... Il va même dire, par rapport euh, au « mouches venimeuses, Moïse va lui demander « ok, tu veux, je, je, quand est-ce que tu veux que ça arrête? »« Ok, demain. »« Ok, bien, demain, ça va arrêter. »« Non seulement je vais les arrêter, là, mais demain, je vais les arrêter. »« Je vais te demander, tu me demandes quand? »« Je vais te le dire. »« Tu me demandes demain, demain, ça va être fait. » Est-ce que Dieu est présent hein, à, à travers de Moïse, là? Est-ce que Pharaon a vu Moïse à ses yeux? Euh, oui. <rire> Toute la, créature, toute la création parle de son créateur. Tout, les, tout ce que Moïse, ce que Dieu va envoyer sur, sur l'Égypte parle d'un créateur, quelqu'un en autorité. Il l'a refusé. <coughs> Romains 1. « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » Pharaon est maître chez lui. Il a des serviteurs. Pharaon et les serviteurs, et tous ceux qui sont à sa cour. OK, gère <coughs> le peuple d'Égypte. Les Égyptiens les ont subi, les plaies, là. Ses serviteurs vont dire à Pharaon «Hey, écoute, là, jusqu'à quand tu vas lui résister? Tu ne vois pas qu'on est en train. L'Égypte est en train de périr? Tu, tu c'est quoi ton problème? Concède? Mais c'est pas de concéder à Moïse. C'est de concéder à Dieu? Laisse partir mon peuple. Non, je ne le ferai pas. C'est moi, Pharaon. C'est ça l'orgueil. Verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les connotis de leur cœur. L'histoire de Pharaon, ben, Samuel a brûlé mon punch la semaine passée, je vais brûler le punch du chapitre 14. <rire> ah non, on va les lire, si ça vaut la peine. <rire> On annonça 14.5. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Pharaon et ses serviteurs. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant l'Israël dont nous n'aurons plus les services? Et Pharaon attela son char. J'insiste. Pharaon attela son char. Le char, c'est pour la guerre. Pharaon lui-même. Tu sais, autrefois, là, une armée, son chef, il est en avant. Le porte-drapeau est à côté. Les balles là, qui vont tuer le monde en arrière de lui, là, ils ont passé à côté de lui. Ils l'ont manqué. Il est en avant. Aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. Là. On se cache derrière bien des affaires. Mais dans le temps, c'était comme ça. Pharaon attela son char. Il prit son peuple avec lui. Il prit six chans -chans, 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Donc, son élite et tout le reste du peuple. Okay? Il y avait sur tous des combattants. Sur tout quoi? Sur tous les chars. Il y avait des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis, la main levée. Ils s'en allaient se battre. Non, ils s'en allaient. Yeah! On sort du sept, finalement. Ils sont contents. Temporairement. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée. Les Égyptiens... Tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers, son armée, les Athéniens, campés près de la mer, vers Pi-Haïrath, vis-à-vis de Baal-Tiphon. Je vous épargne le reste de l'histoire, parce que je le brûle tout. Ils vont tous mourir ensevelis par l'eau de la mer Rouge. Qu'est-ce qui reste en Égypte? Le peuple, la plus grande partie du peuple, Israël, était le plus nombreux que tout le reste de l'Égypte. C'est eux la main-d'oeuvre. Ils, ils sont partis, là. Les plaies qu'on vient d'avoir ont tout détruit. Il n'y a plus rien à manger. Le gouvernement va tomber. L'armée, il n'y en a plus. Qu'est-ce qu'ils pensaient qu'il arrive à un pays quand ça, ça t'arrive? Oh, Attention! Même les petits animaux de la jungle, quand ils ont bien, bien faim, sont capables de chasser un, un lion qui est en train de manger sa proie. Okay. Les liènes sont assez nombreux, là, les hyènes, sont capables de chasser un lion, OK? Un lion plus fort peut chasser le lion qui vient de tuer sa victime. L'Égypte, là, maintenant, elle est vulnérable. Moi, je serais bien curieux, là, de savoir qu'est-ce qui est advenu de l'Égypte dans les jours, les semaines, les mois qui ont suivi. Je suis convaincu qu'il y a un changement de dynastie en Égypte, OK? Puis, euh, comment tu te relèves de ça, là, quand, quand, quand toute ton économie était basée là-dessus? Dieu, on ne rit pas. Il ne rit pas. Romains 9, que dirons-nous, y a-t-il en Dieu de l'injustice? Parce que les, les rois du temps de, de, de Genèse, Dieu a incliné leur cœur en faveur d'Israël. Ce Pharaon-là, dans l'Exode, Dieu a endurci son cœur. En fait, est-ce que Dieu a fait que Pharaon ne se tourne pas vers lui. Non. Pharaon est orgueilleux, tout-puissant, seul dans, dans sa tête. Il est confiant en lui-même. Il ne veut pas se soumettre. Puis ce que Dieu fait, hein, ce que Dieu fait, ici au verset 24, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Qu'est-ce qu'on vient de lire dans le texte, dans Hébreu 10? Là, là c'est ton cœur, c'est contre ton cœur que je vais envoyer les plaies. Comment il va réagir? Selon ce qu'il y a dans son cœur. Car l'Écriture, Romains 9, 17, « Car l'Écriture dit à Pharaon, je vais lire avant, que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Parce que dans un cas, ils, ils, ils inclinent en faveur d'un et ils sont bénis, puis dans l'autre cas, il endurcit son cœur, puis ils vont mourir euh, comme ils vont mourir, loin de là. Car il dit à Moïse, « Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. » Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Est-ce que ça ça veut dire que l'homme est victime de la volonté de Dieu Non. Mais Dieu nous connaît. Car l'écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Mais ça n'enlève pas l'autonomie de chacun. Alors, Moïse devant Pharaon. L'Éternel dit à Moïse, là, je reviens dans le texte en lequel on est, « Va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs. » Et là, Moïse et Aaron disent à Pharaon, « Jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi? » Et là, les serviteurs de Pharaon disent à Pharaon, « Jusqu'à quand cet homme sera-t-il pour nous un piège? Ne vois-tu pas encore que l'Égypte périt? » Est-ce qu'ils comprennent ce que, que c'est Dieu qui est en train de faire ça? Non, parce qu'ils disent quoi? Jusqu'à quand cet homme, c'est pas Moïse. Moïse, à chaque fois qu'il parle, il dit « c'est Dieu ». Vous, quand vous témoignez, dites-vous euh, que vous, êtes bon, etc., que, que vous êtes privilégié, que, que... c'est ça que vous dites? Parce que là, les gens ils vont penser que c'est vous. Si tu dis « moi, je pense, moi, je crois, moi, moi », bien, ils pensent que c'est toi. Mais si tu dis, tu cites la parole de Dieu et tu ne dis pas ce que tu crois ou ce que tu penses, mais tu cites la parole de Dieu pour ce qu'elle est, c'est plus toi qui parle c'est Dieu qui parle. C'est plus toi qui condamne, c'est leur cœur, leur, leur pensée qui les condamne quand ils sont confrontés à la parole de Dieu. Est-ce que Moïse, jusqu'à ce chapitre-là, jusqu'à ouais, jusqu 10-21, 10-20, est-ce que Moïse s'est fâché contre Pharaon à ce jour? Bon, il va se fâcher, là, mais, mais ce n'est pas expliqué pourquoi il se fâche. Mais, mais pour le moment, là, il ne s'est pas fâché. Il ne fait que faire ce que Dieu dit. Moïse, là, il a appris là-dedans, parce qu'au début, il doutait. Puis tranquillement, à force de répéter la parole de Dieu, il prend de l'assurance parce qu'il voit Dieu agir. Est-ce que vous prenez de l'assurance dans la parole de Dieu parce que vous l'utilisez, vous la citez, puis que vous voyez Dieu agir? Parce que c'est ça le but de, de la parole de Dieu, c'est une donnée d'assurance en qui on a cru. Vous bon? savez Et là, Pharaon va dire, verset 8, « Allez, leur dit-il, servez l'Éternel, votre Dieu. » et, et là, il dit, euh, « Prenez garde, par contre, euh, en vous en allant, qu'il vous arrive des malheurs. » Et là, il les chasse. Ça, c'est Pharaon, là, il est fâché, là. C'est la première fois qu'il les chasse. OK. Il est où le cœur de Pharaon? Est Ce qui est attaché à Dieu. Est Ce qui est, est, qu est interpellé par Dieu. Non. Et là, on continue. Et là, il y a une toute petites affaires intéressantes ici. Euh, « L'Éternel dit à Moïse d'étendre ta main sur le pays d'Égypte et que les sauterelles montent sur le pays d'Égypte, qu'elles dévorent toute l'herbe de la terre, tout ce que la grêle a laissé. » Je lisais un reportage hier, bon, j'étais juste curieux de voir euh, ça arrivait souvent. Ça arrive assez fréquemment en Afrique, les invasions de sauterelles, puis, euh, puis même que maintenant ça arrive plus juste en Afrique. Là, je pense qu'en Russie, il n'y a pas si longtemps que ça, ils ont eu un problème avec les sauterelles, puis euh, une coupe de place. Mais, euh, mais ça arrive. En 2004, là, il y a eu un, un, un fléau en Afrique, Puis plusieurs pays du nord de l'Afrique ont été envahis par les sauterelles. Là. Ça a mangé quelque chose comme 70 des récoltes, tout ça. Ouais. Puis un pays après l'autre. Mais le point important à lequel j'arrive, c'est qu'il dit, « Moïse étendit sa verge sur le pays d'Égypte, et l'Éternel fit souffler un vent d'Orient. » Orient, ça, c'est Est. C'est pas comme ça que ça se passe dans la nature. Ils viennent de l'Ouest. Le vent vient de l'Ouest, puis amène les sauterelles de l'Ouest. Puis c'est comme ça qu'ils vont se répandre en Afrique. Mais là, ici, le vent vient de l'Est. Contre nature, contre toute attente, le vent vient de l'autre bord. <coughs> Puis il va souffler toute la journée, toute la nuit. Est-ce que les Égyptiens ils se doutent de quoi que ce soit? Non. Parce que le vent, il vient de l'Est. Il, il, il n'a pas de problème. Mais, mais, mais c'est de là qu'arrivent les sauterelles. Parce que Dieu leur, leur dit c'est ça qu'il va faire. Les sauterelles montèrent sur le pays d'Égypte et se posèrent dans toute l'étendue de l'Égypte. Elles étaient en si grande quantité qu'il n'y avait jamais eu et qu'il n'y aura jamais rien de semblable. Écoute, il faisait noir sur toute l'Égypte. C'est vrai que quand il y a une invasion de sauterelles, c'est pas drôle, tout, le ciel devient sombre là, quand elles arrivent. Là. Puis elles se posent, puis elles mangent. J'avais vu un reportage sur une sorte de, de, de, de sauterelle. <coughs> Je ne me souviens pas la sorte. Mais écoute, en une journée, là, le matin, les sauterelles sortent du sol. Elles s'élèvent dans les airs par millions, là, des, des millions de sauterelles. Il fait noir. Pendant toute la journée, elles vont manger tout ce qu'il y a sur le territoire. Puis le soir, elles tombent par terre, elles sont toutes mortes. La prochaine vague, ça va être dans 69 ans. Mais à tous les 69 ans, ça l'arrive. Mais quand elles se lèvent, ça, ça, ça fait des dommages. Donc, c'est terrible. Mais ici, il dit, il n'y en aura jamais rien de semblable. Ça n'est jamais arrivé, ça n'arrivera plus. Fait que oui, il peut y avoir des fléaux de sauterelles, mais pas à l'échelle que Dieu a faite. <coughs> Un autre point que je trouve important. Pharaon, face à toute l'information qu'il qu reçoit, puis ça y arrive, euh, c'est pas sur dix ans, là, les plaies, là. je sais pas sur combien de temps, là, mais c'est pas sur dix ans. Okay? Et là, euh, Pharaon appelle Moïse et Aaron, puis il leur dit, « J'ai péché contre l'Éternel, votre Dieu, et contre vous. » Intéressant, « J'ai péché contre l'Éternel, votre Dieu, pas mon Dieu, votre Dieu. » C'est clair, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est clair, c'est grave, là, ce qui arrive, là, il ne restera plus rien là, bientôt là. Okay. Puis il y a le peuple après lui, là. les serviteurs sont après lui. « J'ai péché contre l'Éternel, votre Dieu, et contre vous. Mais, demande à Dieu de me pardonner. » C'est ça qu'il dit? Hein? Demande à Dieu de me pardonner. » C'est ça qui est écrit? « Pardonne-moi. » Moïse, toi, hein? toi, Moïse, pardonne-moi. Pardonne mon péché, pour cette fois seulement. Tu négocies là maintenant avec... Euh, le pardon du péché, pour cette fois seulement. Hey, les Juifs, là, quand, ils vont, quand on va instaurer les, tous les, les rituels, là, à chaque fois qu'ils pêchent, il faut qu'ils tuent un animal. À chaque année, il faut qu'ils aillent faire des sacrifices pour tuer des animaux, parce qu'ils vont continuer à pécher. Hein? Puis ils le savent, puis ils y vont. Lui, il dit, pardonne-moi cette fois, parce que là, c'est terrible, là. si tu n'arrêtes pas ça, c'est la, la fin de, de, de mon règne. Pardonne-moi cette fois seulement. Il est où son cœur? parle pas à Dieu. Dieu, il ne connaît pas. Votre Dieu. Toi, Moïse, pardonne-moi. Parce que Moïse, il sert d'intercepteur. Okay? Toi, Moïse, si tu me pardonnes, ton Dieu va me pardonner. Tu parles à ton Dieu. Fait que toi, Moïse, pardonne-moi. Pas ton Dieu. Toi, toi pardonne-moi. Puis juste pour cette fois-ci, que je ne recommencerai pas. « Et priez l'Éternel, votre Dieu, afin qu'il éloigne de moi encore cette plaie mortelle. » Qu'il éloigne encore cette plaie mortelle. Fait que priez Dieu, là, mais toi, Moïse, pardonne-moi cest vous qui pardonnez les péchés de, de ceux qui, qui sont autour de vous? C'est qui qui pardonne? Il ne faut pas s'y tromper. Là. Sérieusement, si vous annoncez l'Évangile à quelqu'un, annoncez-le au complet, c'est Jésus qui pardonne. Il n'y a personne d'autre. Puis Ce que lui demande, c'est qu'on suive ce que lui dit, qu'on écoute sa parole et qu'on la mette en pratique. Mais lui, là, il va dire ça, puis après ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va endurcir son cœur, puis il ne laissera pas partir. Après que les grenouilles sont parties. Je me rappelle avoir prié pour certaines personnes dans le passé, qui disent, tu prierais tout pour moi pour ta l'affaire Je dis, OK, mais, ça c'est la dernière fois que la personne me l'a demandé, je dis, OK, je vais prier pour toi, mais, <coughs> pas si, mais, quand Dieu va répondre, à qui tu vas donner la gloire? Parce que je sais très bien qu'à la personne, en même temps, là, hein, hmm, de l'énergie, toutes sortes d'affaires, plein de monde qui font plein d'affaires. Tu fais la collection des dieux. Eux autres, là, les Égyptiens, il y en avait combien de dieux qu'on a regardé dans la liste? Là? Il y en a un méchant paquet, hein? ils ont un dieu pour tout. Les Romains, ils ont un dieu pour tout. Un différent dieu pour tout, pour couvrir toutes leurs affaires. Alors, les personnes, ils vont prier, ils demandent à plein de personnes. Puis quand euh, la bénédiction arrive, ce qu'ils viennent vous dire, euh, « Dieu a répondu à ma prière. » Non, non, ils ne se rappellent pas. Parce que dans le fond, ils ne savent pas lequel des dieux a répondu à la prière. Donc, je pense qu'on a une obligation morale d'être un petit peu plus clair que ça. Mais on apprend, nous aussi. Maintenant, la question est à, est à vous. Euh, Hébreu 6. C'est intéressant parce qu'Hébreu 1 à 5, l'auteur... Euh, reprend ceux à qui il écrit, les ramène à l'ordre par rapport à l'Évangile, les ramène à l'ordre par rapport à les fondements de l'Évangile. Puis au chapitre 5, juste avant qu'on commence le chapitre 6, il leur dit euh, d'arrêter d'être comme des enfants qui sont au lait maternel, puis de passer à du solide. Puis là, il leur dit, moi, je vais passer ici. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, les éléments étant les bases, tendons à ce qui est parfait sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Ça, là, ça devrait être établi chez vous. Vous devriez comprendre ça. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Puis à partir de là, il passe à autre chose. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés passent à Pharaon, qui ont goûté le don céleste, « Les bénédictions, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu, « part au Saint-Esprit, ça veut dire que j'ai entendu la parole de Dieu et je l'ai vue à l'œuvre, euh, « qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, « et qui sont tombés, c'est-à-dire qui ont refusé, qui ont rejeté, « soient encore renouvelés et amenés à la repentance. »» Pour moi, il dit, dit c'est impossible que ceux à qui ça arrive soient encore renouvelés et amenés à la repentance, « puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu » et l'expose à l'Ignominie. <coughs> Israël, là, va avoir de la misère dans le désert. Mais quand ils vont sortir, ça va être impressionnant, car Josué va donner l'ordre d'attaquer la ville de Jéricho. Faut Il faut qu'ils se mettent en trois rangs, avec la fanfare en avant. Puis ils vont aller faire le tour de la ville de Jéricho, puis rentrer au Bercail sans rien faire. Pendant six jours. Hé! Hey! Qu'est-ce qui se passe? Une personne obstine. Personne n'argumente. Si on recommence, là, quand ils vont sortir d'Égypte, ils vont rentrer dans le désert, ils vont chialer, ils vont chialer, ils vont chialer, ils vont chialer, ils vont chialer. Ils vont chialer, ils vont chialer. là, Dieu va dire c'est assez Cette génération-là ne sortira pas du désert. Puis à la sortie du désert, ils sont tous morts, ceux qui étaient de cette génération -là. Tous ceux qui avaient 20 ans et plus, ou plus de 20 ans, là, mais bon, tous ceux qui étaient plus que 20 ans sont morts dans le désert. Ceux qui sortent, c'est les jeunes qui ont passé 40 ans dans le désert, eux autres aussi, mais qui ont vu Dieu à l'œuvre pendant 40 ans. Puis quand ils sortent, puis que Dieu donne un ordre à Josué. Personne n'argumente avec Josué. C'est ça que Dieu veut de son peuple. Pas que vous soyez obéissant à Josué, être obéissant à Dieu. Dieu a dit ça. Pharaon n'a pas cru Dieu quand Moïse lui a dit. Bien là, le peuple d'Israël, ça va prendre un certain temps dans le désert pour qu'il comprenne que quand Dieu parle à Josué, faut il faut qu'il fasse qu ce que Josué a dit parce que Dieu l'a dit. C'est intéressant. Et là, il va ajouter, excuse-moi, j'avais arrêté... Euh, « Quoi que nous parlions ainsi, bien-aimés, parce qu'il faut rassurer les enfants de Dieu, nous attendons, pour ce qui vous concerne, des choses meilleures et favorables au salut. Pour ceux qui ont cru et qui marchent avec le Seigneur Jésus, je nous, on s'attend pour vous à des choses meilleures et favorables au salut. Pas nécessairement à l'abondance, les richesses de ce monde, la santé, non, non, non. Une vie spirituelle enrichie de l'expérience avec Dieu, puis euh, avec de l'assurance, parce que j'ai marché avec lui, je l'ai vu agir dans ma vie, j'ai mis en pratique ce qu'il m'a dit, ouf, me suis trompé souvent, mais j'ai appris, j'apprends encore, puis je sais, la chose la plus fondamentale, la plus importante, c'est que le Seigneur est avec moi. C'est ça la chose la plus fondamentale. Christ est avec moi. C'est ça qu'il qu faut garder en tête, persévérer, veiller à ne pas perdre ça. « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services au sein. » C'est intéressant, là, si on retournait à la piété, là. « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. » Quel travail! « Et l'amour que vous avez montré pour son nom. » Quand ça? « Ayant rendu et rendant encore des services au sein. <coughs> » Je ne sais pas si vous rappelez, là, être disciple, est dans le ministère, la piété, c'est être à l'écoute des besoins des autres pour y répondre. Donc, est-ce que je suis à l'écoute des besoins des autres dans le corps de Christ pour y répondre? C'est ça que le Seigneur nous demande de faire. Là, ce n'est pas Pharaon qui parle, là. C'est à nous autres. Hébreu 10, 26. « Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. On ne veut pas tomber entre les mains du Dieu vivant autrement que comme un coussin. Hein? Il veut qu'on vienne une vie paisible, pas paisible sur la terre. L Israël, là, les plaies, là, les premières, les trois premières, là, ils les ont subies, comme le reste du monde. Mais après, ils ont été épargnés des autres plaies. C'est juste l'Égypte. Mais eux aussi, ils devaient mettre leur confiance en Dieu. Mais Dieu est patient, il était patient avec l'Égyptien, il était patient avec Pharaon, il va être patient avec Israël, puis il est patient avec nous. Mais en même temps, ça ne nous excuse pas de où est-ce qu'on met nos énergies. Alors, ce qu'on a entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, ça c'est important de raconter, tu sais, avec le mouvement woke, là, on veut tout effacer le passé. Non, non, non, il faut se rappeler, il faut se rappeler de ce qui s'est passé, particulièrement de la parole de Dieu, il faut s'en rappeler, il faut se rappeler de l'histoire, Parce que cette histoire-là, c'est comme ça que la parole de Dieu nous est arrivée. Vous annulez le passé, vous annulez Dieu, vous annulez la parole de Dieu. « Ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants, nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. » Tu sais, quand on a un temps de louange, etc., là, on peut-tu parler des prodiges que Dieu a faits, se rappeler les affaires? Moi, des fois, les, les enfants, à la maison, quand mon père raconte-nous une histoire quand tu étais au collège. Si vous voulez avoir la perception d'être adoteux, là? Hey. il y en a six dans la maison. En commençant par Édouard, qui me l'a demandé, je ne sais pas combien de fois. Après ça, Frédéric embarque dans l'affaire. Ensuite, Lydia embarque dans l'affaire, mais là, Édouard, il n'a pas lâché parce qu'il aime ça. Fait que là, je répète les mêmes histoires, mais ils ont besoin d'entendre ces histoires-là. Pourquoi? Parce que ça fait partie de leur identité, eux qui y sont. Puis l'histoire de papa, puis l'histoire de maman, puis euh, les autres histoires autour, ça fait partie de l'histoire de l'Église, ça fait partie de qui on est aujourd'hui. On, on est arrivé ici comment aujourd'hui? Qu'est-ce euh, qu que Dieu a fait pour qu'on soit ici aujourd'hui? Il faut s'en rappeler pour ne rappeler pas pour voir ce que Dieu a fait pour qu'on arrive à avoir ce livre-là qui est banalisé, de l'avoir dans les mains et être capable de le lire. Alors, il y a un seul Dieu, l'Éternel. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurzissez pas votre cœur. Alors, si vous n'êtes pas un enfant de Dieu, Mais que vous avez entendu quelque chose qui, qui vous interpelle par rapport à Dieu. Bien, on est ici, là, on peut jaser. Mais vous avez accès à la Bible. Là. Si vous n'en avez pas votre partie, je peux vous en donner une. Mais c'est Dieu qui fait tout, qui gère tout, qui change tout, qui contrôle tout. Il, il incline le cœur de chacun de nous dans la direction qu'il veut. Et, et, et il ne va pas contre notre volonté. C'est ça qui est intéressant. Il, il marche avec, nous. Et si on le rejette, ben, on a vu quest ce qui se passe. Si on veut marcher avec lui, il va nous prendre par la main. Puis tant qu'on le suit, là, on va éviter les obstacles. Quand on ne le suit pas, bien, on frappe les obstacles. Alors, si vous entendez sa voix, humiliez-vous devant, devant lui. Amen.